Aujourd'hui, c'est le cours numéro 18 dans les cours de al-Fatawa al-Muhimma fi tafsir al-Umma. Puis aujourd'hui, bon, la semaine passée, on a expliqué la dernière partie des fatwas au sujet des différentes jama'at et on a clarifié que dans l'islam, il n'y a qu'une seule jama'a et que c'est pas permis pour les musulmans de, de se diviser en groupes et en partis et en organisations euh, qui ont des principes Sont qui sont au ou qui ne sont pas d'accord avec le Coran et la d'accord. donc l'obligation pour la Ummah, pour tous les musulmans, peu importe où ils sont, c'est de s'unir sur la vérité, d'accord, et d'être une seule Jama'a, d'accord Alhamdulillah. donc ça, ça a été clarifié. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, il faut maintenant euh, voir la position de l'Islam par rapport aux groupes qui existent actuellement dans le monde musulman, puis, Euh, les, les fatwas ouais, qui sont mentionnés euh, sur différentes jamaa on va les lire Inch'Allah puis on va essayer de comprendre un peu c'est quoi la position de l'Islam vis-à-vis euh, -vis de ces différents groupes-là, les différentes sectes-là, mais avant de faire ça, avant de rentrer dans ces groupes-là, parce que on voit qu'il y a l'exemple pour deux groupes en particulier, jama'as tout tablir, qui est un groupe qui est d'origine de l'Inde, et un autre groupe qui s'appelle Jamaat al-Ikhwan al-Muslimine qui est un groupe qui est d'origine de l'Égypte. ça on va parler de ces deux groupes-là plus en détail et ça va servir d'exemple pour les autres groupes dans le monde musulman, mais en même temps avant de faire ça, il est plus important ou très important de connaître les caractéristiques du groupe qui est sur la vérité, qui suit le Qur'an et la Sunnah de savoir c'est quoi les caractéristiques de ce groupe-là pour être capable de le suivre et d'en faire partie donc c'est c'est maintenant c'est là qu'on va parler des fatwas qui se rapportent à la dawa salafiyya. ok donc qu'est-ce qui se passe c'est que souvent il y a des gens de dars ah parmi des des gens qui suivent différents groupes dans la umma ok et ils s'accrochent aveuglément et fermement à leurs principes et à leurs groupes, et aux idées qui ont été établies par leurs fondateurs. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, comme j'ai déjà expliqué, c'est des Hommes qui euh, un jour ont commencé à réfléchir sur l'état et la situation de la Ummah, puis ils ont dit il faut faire quelque chose, ok Ils ont dit on est, on est dans une situation difficile, nous les musulmans, puis la Ummah elle a plein de problèmes, donc Euh, ils se sont assis, puis ils ont dit, il faut trouver un moyen, une méthode, pour essayer de ramener les musulmans à leur religion, puis à comprendre l'islam, puis à pratiquer l'islam, etc. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, bon, contrairement aux ulama, puisque c'est en, en général, ce ne sont pas des ulama, mais c'est des gens qui sont, euh, disons cultivés, qui ont une éducation, qui, qui ont étudié, Donc, ils connaissent beaucoup de choses, mais ils ne sont pas des ulama de l'islam. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont essayé d'établir et de, de déterminer des règles et des principes de, propres, de, par leur, euh, de par leurs propres idées, sans nécessairement se référer au Qur'an et la Sunna. Euh, et donc, ils ont commencé à établir des, euh, des principes pour réunir les gens autour de ces principes-là. On essayer de dire bon, on, veut, on veut essayer de ramener les, les, les musulmans à l'islam puis on veut essayer de ramener les musulmans à une, une situation qui est euh, meilleure donc on va faire on va suivre ces règles-là donc ils se sont établis des règles puis ils ont appris les musulmans à se réunir autour de ces règles-là toutefois quand on regarde quand on observe quand on retourne à ces principes-là on réalise que ils sont ils sont en contradiction avec le Coran et la Sunna dans plusieurs points, d'accord Et le plus important des points dans lesquels ils sont en contradiction, c'est premièrement sur les questions Wa wa l'Aqida C'est des gens qui ont dit, on veut réunir les musulmans, et on veut les ramener ensemble, donc il ne faut pas parler de qu'est-ce qui pourrait les diviser selon eux, parce qu'ils ont vu que les musulmans, ok ils sont divisés en groupes, ils sont divisés en sectes, ils ont tous des croyances différentes, d'accord Toutefois, il y a des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord, parmi tous les groupes et toutes les sectes et tous les musulmans, ça veut dire que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut faire la salat cinq fois par jour, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut jeûner à Ramadan, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut avoir un bon akhlaq et qu'il faut euh, être bien, bien élevé puis avoir une bonne éducation puis bien parler être poli euh, être gentil avec les gens tout le monde est d'accord là-dessus donc ils ont dit nous on va se concentrer sur ces affaires-là et on va pas parler des fondements de l'islam on va appeler les gens à l'islam mais un islam vraiment général ok qui, qui sans aller au fond des choses sans aller au cœur de la réalité de qu'est-ce que c'est l'islam qu'est-ce que c'est un musulman et donc C'est pour ça que tu retrouves que dans ces différents groupes, tu vas pas trouver des, des, des clarifications ou des explications détaillées de qu'est-ce que c'est les, les croyances islamiques en détail. Donc tu vois que par exemple parmi eux, il peut y avoir des gens de différentes croyances, avec des, qui sont musulmans mais de différentes croyances, des différentes bédales, des différentes sectes, qui se réunissent tous euh, autour des principes établis par le fondateur de ce groupe kom Hassan al-Banna, volledig op de ijtihad moslimen, of bien, kom, kom euh, euh, Muhammad al-Idris al-Kandahawiy, al pour les djavadabir et d'autres groupes aussi qui existent dans le monde musulman. Donc, ça c'est tout à fait contraire, c'est tout à fait opposé à la dawa salafie. Parce que la dawa salafie, c'est pas un, une, une dawa ou un manhaj que un être humain s'est assis pour essayer de réfléchir comment on va faire pour amener les musulmans à l'islam, comment on va faire pour régler tel ou tel problème, c'est en fait de suivre le Quran et la Sunna selon la compréhension des salaf salaf et tels que les ulama de l'islam l'ont toujours suivi depuis le temps du prophète salaf jusqu'à nos jours. D'accord Donc c'est ça la distinction, une des grandes distinctions entre notre malhaj et le malhaj des autres qui ont établir des règles selon leurs propres principes personnels, sans se référer au Coran et à la Sunna. Et donc, c'est ça ce qu'on veut clarifier aujourd'hui, Inch'Allah, pour expliquer que la daïna salafiya, c'est pas un groupe parmi ces autres groupes-là qui existent actuellement dans le monde musulman. Et c'est ça ce que ces groupes-là, eux, essaient de faire comprendre aux gens. Et quand les, les gens, par exemple, entendent parler de la daïna salafiya, ou demandent à ces groupes-là euh, qu'est-ce que vous dites des salafis, et eux ils répondent ils disent, ah c'est un groupe parmi les groupes musulmans, ou c'est euh, un mouvement parmi les mouvements, d'accord ils J'essaie d'interpréter ça pour dire que il n'y a pas de différence entre les groupes comme Ikhwan, Tablir et autres, et salafis, pour eux c'est un parmi les différents groupes qui existent, puis ce euh, c'est il, il est pas la, la religion d'Allah, c'est pas le kitab ou C'est pas la vérité en, en, en elle-même, mais c'est un groupe qui peut être critiqué, qui peut avoir raison, qui peut avoir tort hein, dans certaines idées, C'est n'est pas euh, la vérité qui vient d'Allah. Donc, nous aujourd'hui, c'est ce qu'on veut, qu qu veut expliquer, Inch'Allah, que la Darme Salafi, ce n'est pas un groupe parmi les groupes, mais c'est la religion de l'Islam dans toute sa pureté, dans toute sa clarté tel que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a apporté, et tel que les, que les sahabas du Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont euh, compris, l'ont reçu, l'ont appliqué, et ont appelé les hommes à le suivre. Et on va donner les explications de ça, premièrement, pour savoir qu'est-ce que c'est salafi, et qu'est-ce que ça veut dire salafi. Et pourquoi on dit qu'on est salafi. Et pourquoi il faut dire qu'on est salafi, et pourquoi il ne faut pas hésiter à le dire. Premièrement, Euh, salaf, le mot salaf, ça veut dire ceux qui sont qui sont venus avant avant toi, d'accord On appelle ça les salaf, les prédécesseurs. Ok Puis on va on va juste lire euh, certaines certaines fatwas qui ont été ramenées dans le livre pour clarifier euh, la signification de ça. InshaAllah. donc. Dans le texte, le livre, ici le Cher, il commence par mentionner une, fête, une parole, une citation du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et euh, qu'est-ce qu'il dit Cheikh l'Islam C'est dans Majmah Al-Fatawa, euh, c'est le volume 4, la page 149, il dit La'ayba ala man azhara madhabe al-salaf wa antasaba ilayh wa antazza ilayh dan is qabulu dhalika minhu bilittifaq wa inna madhhab as-salaf la illa haqqan donc Ibn Taymiyya il disait il, il n'y a pas de blâme ou n'y a pas de mal ou de de de honte à montrer ou à admettre qu'on appartient à la voie des salaf Et quand on dit les salaf pour caractériser encore j'ai dit que c'est les plus mais mais dans, quand on parle de l'islam les prédécesseurs c'est qui c'est qui les salaf c'est les sahaba c'est les sahaba les compagnons du professeur et les tébines et les tabi id tabi id, qui les ont suivis donc fondamentalement c'est les sahaba et ensuite les tébines c'est ceux qui ont étudié avec les sahaba et les tébines tébines ceux qui ont étudié avec les élèves des sahaba et ceux qui ont qui ont suivi par la suite, à travers les siècles, cette voie, jusqu'à nos jours, on les appelle les, les, nos salaf. les salaf salih, en premier c'est les sahaba puis ceux qui les ont suivis, puis euh, donc le chef exothémia, il n'y a pas de problème pour celui qui veut dire qu'il est salafi ou qu'il appartient aux salaf. en réalité il est obligatoire pour quelqu'un d'accepter cela de sa part, il faut l'accepter que je suis quasiment salafiste, et qu'on peut vérifier dans ses paroles, dans ses actions, dans ce qu'il montre extérieurement, d'accord Donc dans ce cas-là il faut l'accepter de cette personne, parce que la voix des salaf ça ne peut être que la vérité, ça ne peut être que la vérité, d'accord Ensuite il y a une autre question qu'on a posée à Ça, c'est euh, le, com le comité permanent pour la recherche scientifique et pour les fatwas en Arabie Saoudite. On leur a posé le, la question. Ma هي السلافية و رأيكم فيها Qu'est-ce que c'est la darwa السلافية Ou qu'est-ce que c'est la salafia, -ce la salafia Et c'est quoi votre opinion au sujet de la salafia Donc, et ils ont répondu, ils ont dit, alhamdulillah, وحدة والصلاة والسلام على رسوله وعلى wa وصحبه. وبعد السلفية نثبة إلى السلف والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم donc ils ont répondu le comité de fatwa hein, le comité permanent ils ont répondu que as-salafiyyah sayda tahtani al-salaf et les salaf ce sont les Sahaba du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les Imams de la Guidance des trois premiers siècles. Hein? Et la preuve que ces trois premiers siècles là sont meilleurs que les autres qui viennent après, c'est le Hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les la meilleure génération c'est ma génération, puis celle qui la suit après. » celle qui la suit après donc c'est les trois premières la première celle du prophète puis celle qui vient après puis celle qui vient après ces trois générations là c'est les meilleures générations puis ensuite il y a d'autres qui vont venir par la suite hein. et donc euh, ils ne seront pas aussi droits que les, les gens qui, ont, qui les ont précédés et ça c'est rapporté par Ahmad al-Bukhari et Muslim لشيخ ايه الشيخ اللي السلفيون جمع سلفي نسبه الى السلف وقد, وقد تقدم معناه وهم الذين ساروا على نهج منهج السلف, أو على منهج السلف من اتباع الكتاب والسنه والدعوه اليهما والعمل بهما فكانوا بذلك اهل السنه والجماعه ومسؤاله salafis, et c'est d'appartenir aux Salaf, comme on a dit. Et c'est. Les salafiyoun c'est qui C'est ceux qui suivent la voie des Salafs, c'est-à-dire de suivre le Coran et la Sunnah, et d'appeler au Coran et à la Sunnah, et d'appliquer le Coran et la Sunnah. Donc, à cause de ça, étant donné qu'ils sont comme ça, c'est eux qui sont Ahl-Sunnah et Wal-Jama'ah. Le les salafiyoun ce sont eux qui sont Ahl-Sunnah. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi l'exemple des salafs dans le fait de suivre le Quran et la Sunnah. Et donc, ils sont, à cause de ça, à le Sunnah Bon, maintenant si vous entendez, euh, si vous écoutez qu ce qui est dit maintenant dans les médias, dans les journaux, dans les, les, les entrevues, les, les magazines et tout, et quand on mentionne le mot salafi, automatiquement on va parler d'un groupe qui appelle à la pratique d'un Islam euh, archaïque, euh, rigoriste, strict, très sévère, et c'est la façon dont on le décrit, tu vois, la façon dont on décrit, comme s'il y avait plusieurs Islam, comme s'il y avait plusieurs euh, options pour pratiquer l'Islam, pour vivre l'Islam, et que chacun pouvait vivre l'Islam selon ses passions et ses désirs personnels. D'accord. Bien entendu, en général, ce sont les couvards qui présentent les choses de cette façon-là pour que les non-musulmans, euh, pour que les non-musulmans, ainsi que les musulmans qui, bon, ne connaissent pas beaucoup le Coran et la Sunna, soient trompés dans, euh, par ces euh, présentations-là pour essayer de, de comprendre que ah, mais ça y est, on peut être musulman comme on, comme on le désire et suivre l'islam comme on le veut et que pour être un bon musulman, tu n'as pas besoin de pratiquer l'Islam, tu n'as pas besoin de suivre le Coran et la Sunnah, tu peux être un bon musulman, même si tu fais rien du tout de l'Islam. Donc, c'est quoi être un bon musulman Être un bon musulman, c'est de, de, de faire ce que Allah t'ordonne et de t'abstenir de ce que Allah wa t'a interdit. C'est ça être un bon musulman. Donc, plus tu fais ce que Allah te demande et plus tu t'éloignes de ce qu'Allah t'a interdit t'a interdit de faire, plus tu es un meilleur musulman. D'accord Et c'est pas seulement de faire ça comme n'importe comment, d'adorer Allah ou de suivre l'islam n'importe comment, mais de suivre l'islam selon l'exemple qui a été ramené, qui a été rapporté, et de suivre le Coran et la Sunnah, selon l'exemple du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam et l'exemple de ses compagnons qui l'ont suivi. D'accord Et que. Allah Subhanahu wa Ta'ala a agréé, hein, Allah a été satisfait d'eux, de même que le prophète a été satisfait d'eux. Donc, si Allah, on a la preuve encore Coran, et on a la preuve dans les hadiths du prophète qu'Allah les a agréés et qu'il a été satisfait d'eux, et ça on n'a pas cette, cette confirmation-là à propos de personne d'autre dans l'islam à part eux. C'est-à-dire, on n'a pas, on peut pas dire à propos de, de personne parmi les musulmans qu'Allah est satisfait de lui, excepté les sahaba. Excepté les sahaba. Et ceux qui sont par la suite sur leur chemin et sur leur exemple, Allah est satisfait d'eux. Mais il, il, Allah est satisfait d'eux uniquement parce qu'ils ont suivi l'exemple de ceux qui étaient là avant, c'est-à-dire l'exemple des sahaba. Allah Subh'anaHu Wa ta'ala ala ziet in het Quran السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه He He, Allah السابقون الاولون السابقون, ça veut dire ceux qui ont dépassé tout le monde, ceux qui sont en premier de tous les autres. al Wa les premiers. C'est ceux qui ont précédé tout le monde puis qui sont les premiers dans l'islam. Parmi les muhajirines, les muhajirines c'était les gens qui ont créé l'islam au tout début, à Mecca, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont fait hijra, qui ont émigré vers al Madina. Wal-Ansar, Al-Ansar ce sont qui Ce sont les habitants du Madina qui ont été appelés à l'islam et qui ont accepté l'islam et qui sont les habitants de Al, Al Madina, donc on les appelle Al Ansar parce qu'ils vont supporter, ils vont aider la cause du Prophète sallam, donc on les appelle Al Ansar. Et donc, à, à, à, tout de suite après Allah dit ou Allah dit le et ceux qui les ont suivis en bien. Donc, tout de suite après, il a là, donc là, il a expliqué que ceux, et là, il a parlé de ceux qui ont cru en premier parmi les Mouhajéril et les Amsar, et ceux qui les ont suivis en bien ou avec ihsan qu'est-ce qu'ils disent après رضي الله عنهم و Allah a été satisfait d'eux, et eux sont satisfaits de lui. Donc est-ce qu'on peut avoir cette confirmation-là à propos d'autres que ces gens-là, que Allah est satisfait d'eux Non Donc si quelqu'un est venu des siècles après Euh, après les trois premiers siècles et qui n'a pas suivi l'exemple de ceux que Allah de ceux dont Allah a été satisfait, eh bien, il ne fait pas partie de ceux dont Allah a été satisfait. D'accord Donc, ça c'est très important de comprendre. Et ceux qui sont sur cette voie-là, c'est ceux qui sont les salafis. Peu importe qu'on critique leur dawa ou qu'on prétende qu'ils soient Euh, trop strict, ou trop dur, ou trop peu importe. Ça, c'est toujours des termes qui sont relatifs. C'est des termes qui sont relatifs. C'est-à-dire que euh, ça dépend toujours du point de vue de, de, duquel on regarde, on regarde la, la chose. Par exemple, euh, quelqu'un qui ne fait pas la prière, qui ne fait pas le jeûne, qui ne fait rien du tout. Il regarde un musulman qui fait ses cinq prières à l'heure et qui fait le jeûne. Et ça, c'est un bon pratiquant. Alors que peut-être qu'il ne fait pas toutes les autres choses qu'il qu devrait faire, ou peut-être même qu'il fait des péchés, par exemple. Mais pour lui, par rapport à lui, c'est beaucoup parce que lui, il ne fait même pas ça. Donc si quelqu'un, par exemple, Si cette personne-là va regarder un autre musulman, non seulement il fait cinq prières par jour, mais il fait toutes les semaines, toutes les prières euh, supplémentaires en plus de ça. Et non seulement ça, il se lève la nuit pour prier, et il lit le Coran, au moins 20 euh, pages de Coran par jour, et en plus de ça, il jeûne deux jours par semaine en plus du jeûne du ramadan, pendant toute l'année. Et non seulement ça, mais en plus, il donne de son argent, en plus de la zakat, euh, yani on va dire, euh, il donne 100 euh, dollars à une école euh, islamique à, à chaque à chaque mois. Donc ça, c'est des exemples. Celui-là par rapport à l'autre qui fait pas sa prière, qui fait pas le jeûne ou des choses comme ça, il dit, bah ça, ça y est, c'est un, un homme très très pratiquant, tu vois, et pourtant il y a toujours des degrés comme ça dans la pratique et dans la foi, selon la connaissance, selon la foi et tout, tu peux pas te dire, juste en se basant sur qu'est-ce que les gens regardent ou les gens voient, ah ça c'est quelqu'un qui est très strict ou qui est très religieux ou qui est et ça, parce que c'est toujours relatif Donc la référence c'est quoi c'est le 1 et la Sunna c'est avec cette balance là qu'on est capable de juger qu'est-ce qui est dans les limites de l'islam qu'est-ce qui est en dehors des limites de l'islam et c'est pas selon nos goûts et nos désirs et comment on notre propre euh, comment notre propre euh, comment dire le mot notre propre per perspective des, des choses comment on voit les choses hein. donc selon pour un c'est l'univers extrémiste. Il, il, il dit à lui il fait trop, il exagère, il dit que sa femme doit se voiler, il dit qu'il ne faut pas euh, boire d'alcool, ah, il exagère. Alors, ça C'est quelqu'un qui, qui va dire ça comme un non-musulman il va voir, un musulman qui dit à sa femme, je veux que tu mettes le voile, il va dire à ah, lui c'est un extrémiste. S'il si dit, je veux que ma femme mette le niqab, c'est un fondamentaliste, un extrémiste, un gars qui exagère. Mais, Pour, pour une autre personne, c'est normal. Hein. Comme ici par exemple, tu trouves la majorité des musulmans qui ne portent pas le voile. Dans les pays musulmans, tu vas trouver plus de femmes qui ne portent pas le voile qu'ici. Mais tu vas aller en Arabie Saoudite, tu vas trouver toutes les femmes, non seulement le voile, mais les paves en plus. Euh, toutes les femmes. Toutes les femmes en majorité il y a des exceptions, peut-être dans les grandes villes il y a des femmes qui viennent d'ailleurs, qui ne se voient pas le visage, mais en grande partie toutes les femmes voient le visage, Vous savez, ça, elles couvrent le visage, donc quand, quand une femme arrive, va être ici, elle va aller là-bas, elle va dire ah mais ça c'est ici, tout le monde est habillé comme ça, c'est la norme, donc c'est normal, celui qui ne se voile pas le visage, c'est lui qui paraît comme un extrémiste, c'est pour ça que quand je dis que c'est relatif, Dans le sens que c'est relatif selon les gens. Mais c'est pour ça qu'il faut ramener les choses selon le Coran et la Sunna. Hein? Une, une, une femme qui est ici, là, avec son. son parce qu'il y en a qui portent un jeans, un, comme je dis, un jeans avec un foulard. Si elle va à l'Arabie saoudite habillée comme ça, tout le monde va la regarder, la pointer du doigt, dire Cette femme-là, elle n'a pas de honte. Comment elle s'habille. Mais ici, dans la société, à Montréal, ça passe. Parce que la plupart des femmes, elles. Elles sont à moitié nues dans la rue, celles qui sont pas musulmanes. Donc quand on les met une à côté de l'autre, on dit ah ben elle est moins elle est plus voilée que celle qui est en religieux. Oui c'est vrai. Sauf que nous, notre critère, notre base de référence, c'est pas qu'est-ce que les gens autour de nous font dans la société, mais c'est de ramener les choses au Coran et à la Sunna pour être capable de savoir qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct. Hein. C'est ça la question, c'est ça qu'on est en train de, de dire que l'extrémisme, selon comment les, les gens le voient, selon les non musulmans ou les gens qui ne pratiquent pas l'islam, l'extrémisme ça, ça, ça, ça, ça se base selon leur propre perspective, selon leur propre façon de, de, de voir les choses, leurs propres opinions. Tandis que la vraie façon de, de, de, de déterminer ce est un extrémisme, c'est de regarder quest ce qui est dans le Coran et dans la Sunna pour voir est ce que ça c'est en dehors des limites de l'islam ou non. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait plus, qui veut faire trop, qui veut dépasser les limites d'Allah, ou bien c'est quelqu'un qui veut faire pas assez et qui veut essayer de euh, y faire moins que ce qui est obligatoire, minimum, le minimum de ce qui est obligatoire. Tu comprends ce que je veux faire? Donc, euh, comme par exemple, si quelqu'un dit, si quelqu'un disait par exemple, moi je veux prier, euh, je veux prier, euh, quand je veux prier, je veux mettre du charbon. Je vais mettre du charbon puis je vais prier dessus. Parce que je veux sentir comme la souffrance. Comme si peut-être il va se dire, ça va me rappeler l'enfer, puis je vais avoir peur de faire des péchés. Donc je vais mettre mes pieds sur du charbon puis je vais prier là-dessus. Ça, c'est un exemple d'extrémisme. L'Islam n'a pas demandé de faire ça, le professeur français n'a pas ordonné ça. Il veut dépasser la limite de ce que Allah a ordonné et son messager. Mais, ouais. Ou bien dire, bon, par exemple, moi, je, comme fin de vie, si quelqu'un dit, moi, je ne mange pas de viande, je veux me priver de ce, de ce plaisir dans la vie pour Dieu. Ça, c'est un exemple d'extrême Parce que Allah n'a pas demandé ça. Tu comprends? C'est comme si, euh, des exemples comme ça. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est des exemples. Exact. Donc ça, c'est tous des exemples pour faire comprendre ce principe-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser tromper par les slogans, puis les, les propagandes, et euh, les de ceux qui disent ah ça c'est des extrémistes, ou des choses de ce genre. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, celui qui dit par exemple, je crois que la, euh, je crois à la charia, je crois que tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna c'est la vérité absolue, qu'il faut que les musulmans le suivent et le respectent et tous les pays musulmans doivent être dirigés selon le Coran et la Sunna et la Sharia, et que ça c'est obligatoire, si quelqu'un dit quelque chose comme ça, ils vont dire ah ça c'est un extrémiste, alors que c'est obligatoire de, pour chaque musulman de croire en ça, et d'accepter ça, hein. et même ça, ça peut être une condition même dans la foi, que si quelqu'un n'accepte pas ça, il n'est pas musulman même, parce que ça c'est passé de croire pas en Coran et en la Sunna. Et puis, <rire> dat me même. zelfs in ik weer teruggekomen bij Saint Charles. Dus de vraag Sheikh Ibn Baz. Samhoud Sheikh, wat je zegt is het een als het is het het wat is On a posé la question au Sheikh ibn Baz dans une conférence qui, qui s'appelle Haqq al-Muslim, le droit du musulman. Et, euh, la question c'était, est-ce que quelqu'un, si quelqu'un s'appelle Salafi ou dit je suis le Salafi ou Assari, est-ce que ça c'est une sorte de, y'allé, yani, comme de vantardise, est-ce que ça, ça peut être considéré comme une forme de ventardise du fait que quelqu'un essaie de se glorifier lui-même ou purifier lui-même, prétendre que ah, moi ça y est je suis salafi, c'est-à-dire je suis l'exemple des salafs, Eh bien le chef il a répondu, il a dit, si la personne qui dit qu'il est salafi ou asari, euh, il dit ça et il est réellement salafi, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Comme par exemple, les salafes nous disaient, un tel était salafi, ou un tel était asari, c'est-à-dire, il suit l'hafar, c'est le hadith, donc, et le chef il dit oui, dans ce cas-là c'est correct, il peut dire ça, si il est vraiment, et s'il si est sincère, et c'est une taskia, c'est une forme de taskia, c'est-à-dire une sorte de, euh, de pas vantardisme, mais une sorte de purification, dans le sens que tu dis que, je, que tu es correct, mais c'est une tausse qu'il qui est obligatoire, c'est obligatoire de, de l'avoir cette tausse qui est là pour tous les musulmans, d'accord C'est comme si tu dis je suis sunni, ce n'est pas, pas quelque chose comme si tu dis je suis sunni en dire, moi je suis la sunna, donc euh, ça veut pas dire comme certains s'imaginent, si tu dis que tu es salafi, ça veut dire ah t'es parfait, non ça veut pas dire que t'es parfait, ça veut dire que tu es d'accord avec les principes et les fondements de l'islam, le Coran et la sunna et l'exemple des salafis et tu veux suivre ça. C'est comme quand tu dis je suis sunni, ça veut dire que tu es d'accord avec la sunna et que tu l'acceptes et que tu la suis, Mais ça ne veut pas dire que tu es parfait à 100%, que tu es sur la sunna à 100% et que tu tout de la sunna ou que tu connais tous les hadiths, Non, ça veut pas dire ça. Parce qu'il y a des degrés de foi, etc. Donc, c'est ça. OK Et... Euh, allez, donc, à propos de, de cette histoire-là, à propos de la Dar es qu'il y a des gens qui qui répandent des choubouhad de ce genre, c'est à dire ah, euh, un tel chef a dit que de dire salafi c'était ce qu'il y a, c'est-à-dire tu essaies de purifier toi-même. Puis dans le sens que certaines personnes qui disent moi je suis salafi, d'une façon pour essayer de rabaisser les autres, ou euh, mépriser les autres, hein, puis qu'ils ne le sont pas vraiment, en sens qu'ils font juste le bien avec la bouche, mais en réalité dans leur croyance, dans leur façon, euh, dans leurs principes, ils ne sont pas vraiment salafis, dans ce cas-là c'est autre chose, c'est pour ça que les ulamas ils disent, ce n'est pas, pas seulement le nom qui est important, mais c'est aussi de respecter les principes qui viennent avec et les fondements. Et euh, à ce sujet-là, il y a des musulmans qui disent par exemple des fois, moi je ne dis pas que je suis salafi. Je dis, je dis que je suis musulman et c'est fini, ok ils, dit, ils disent par exemple, euh, je suis pas soumis, je suis pas salafi, je suis pas ikhwani, je suis pas shi'i, je suis pas soufi, je suis juste musulman, je dis pas rien d'autre chose que musulman, parce que ils disent, parce que Allah dans le Coran, il nous a appelé musulman, et donc il faut juste dire musulman. Et ça en fait, on en a parlé déjà. Mais en fait, c'est juste pour faire comprendre encore une fois que euh, ça, c'est une chouba que ces gens-là jettent pour essayer de faire douter les gens sur la validité de se dire salafi. Puis on va essayer de répondre à cette euh, chouba cette en détail. D'accord Parce que souvent, c'est des gens de Bidda qui disent ça. Souvent, les gens qui disent ça, oh, moi je ne suis pas salafi, je passe suis, pas, je suis pas seul, je je ne suis pas shi'i, je ne suis pas rien, je suis juste musulman, souvent c'est des, des gens qui disent ça eux-mêmes sont des gens de Beda'a, et on va comprendre euh, pourquoi. Dans le livre de, de Cheikh Salim al-Hilali, -e -sh euh, il dit dans le, le livre à la page 49, dans la note de page, à propos des gens qui disent que Allah nous a appelés musulmans, فقد تمسك بهذه التسميه سواد اهل سواد للتشكيك في مشروعيه اطلاق السلفيه على دعوه الاسلام الحق القائلين ان الله ثم المسلمين ولم يسمين السلفيين لان اطلاق السلفيه يفرق المسلمين ولا يخفى مرادهم من وراء ذلك وهو تمييع دعوه الحق لتشتبه بالباطل الذي يدعون اليه وهذا التلبيس هو عصاهم عصاه الذي يتوكأون عليها لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وحتى لا يجرؤوا أحد من دعاة السنة ممن قد ينطل عليه هذا التدليس على التحذير من بدعهم وأهوائهم فهذا احتجاج باطل ورأي عاطل وجوابه من وجهين مجمل ومفصل سنذكره من باب التنزل لنلب <redigie -en> Il dit que les Ahl al-Baatil, maar je le beseft. Ik wil de mensen die degene gens wil het de validiteit of de permissiviteit, se prétendre, de, de, de, de, de of qu'on est salafi, euh, yani ces gens-là die, die, die, die, die, Dans le sens qu'ils essaient toujours de dire qu'on est musulmans, qu'Allah nous a appelé des musulmans dans le Quran, il ne nous a pas dit que vous êtes des salafiennes, il a dit vous êtes des musulmans Et donc, ne dites pas que vous êtes salafiiens parce que vous divisez les musulmans en disant ça. Enfin. Et puis en réalité, la raison pourquoi ils disent ça, c'est pour essayer justement de mettre un sorte de, de tromper les gens en fait, pour essayer de mélanger entre la vérité et le mensonge, parce que la grande majorité des gens de Beda et des sectes qui existent dans le monde musulman depuis depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, toutes ces sectes-là disent toutes qu'elles sont des sectes musulmanes et qu'elles s'appellent qu tous des musulmans. Hein. Si tu vois par exemple que ce soit des euh, Khawarij, des Shia, des soufis, des Mu'tazila uh, de Jahmiyya, de Ismailiya, Ismailiyya, yani, de secten de Sufi qui existent, hein, sans exception, comme dans le monde musulman, peu importe, et de Tidjaniyya, de Mouridiyya, de Qadiriyya, de Chistiyya, de Chaviliyya, de Zaharwardiyya, de Zaharwardiyya, de Zaharwardiyya, de Zaharwardiyya, de Zaharwardiyya, de Zaharwardiyya, de de Zaharwardiyya, des Zaharwardiyya, Si on leur demande est-ce que vous êtes musulmans, ils vont dire oui, on est des musulmans. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils essaient de cacher leur déviation et leur égarement du Coran et de la Sunnah en utilisant un terme qui est très très large, hein, Qui est, c'est-à-dire musulman. Je suis musulman. Mais qu'est-ce que c'est être un musulman Et qu'est-ce que c'est l'islam C'est ça le problème, d'accord Quand tu dis, je suis musulman, pour un ça veut dire une chose, pour un Chir ça veut dire une chose, pour un Kharidi ça veut dire autre chose, pour un Mu'atazini ça veut dire autre chose, pour un Ba'atini, un Turus ou un Usairi ou un Ismaili ça veut dire autre chose, pour un Soufi ça, ça veut dire autre chose être musulman, chacun a sa propre définition de qu'est-ce que c'est d'être un musulman. C'est pour ça que nous on dit, en tant que Salafis, voici, notre Islam, c'est quoi C'est qu'est-ce qui est écrit dans le Coran, qu'est-ce qui est écrit dans la Sunna, et qu'est-ce que les Sahaba ont pratiqué, et ceux qui les ont suivis après. Voilà l'Islam. Qu'est-ce qui est en dehors de cet Islam-là ce n'est pas le vrai Islam, ce n'est pas l'Islam, même si on prétend que c'est l'Islam, et même si on l'appelle l'Islam, d'accord Bon, parmi ces groupes-là, il y en a qui sont en d'un de l'Islam, qui sont des musulmans mais qui ont des déviations, mais ça ne les fait pas sortir complètement de l'Islam, mais il y en a d'autres parmi ces sectes qui ont des croyances tellement déviées, tellement graves, contraires au fondement qu'ils sont sortis des limites de l'islam, qu'ils sont, qu sont devenus des non-musulmans. Même s'ils se disent musulmans, ils ne sont pas musulmans. Tandis que les autres, ils se disent musulmans, ils sont à l'intérieur de l'islam, toutefois, ils ont des, des croyances et des principes ou des choses qui sont en contradiction avec des choses, des principes de l'islam, mais qui sont encore dans l'islam. Donc ça dépend des différents groupes. Mais, Euh, le chef, il répond, il dit que ces gens-là, ils utilisent cette méthode pour que les gens, euh, ne, justement, ne rentrent pas dans le fond des choses, pour tromper ces groupes-là, pour, pour tromper les musulmans, pour dire, on est tous musulmans, donc il ne faut pas faire de distinction entre soufis, chef, salafis et tout, pour, pour que tout le monde croit que tout est pareil, et puis ils, eux, ils en profitent. Pour appeler les gens à leurs déviations et à leurs innovations. Et le fait de se référer à ce verset-là qui dit Où est-ce que le il vous a appelé, c'est-à-dire Allah vous a appelé musulman Ça, c'est une choubha, et en fait, on peut répondre à ça facilement. Et le chef l'a donné deux réponses une qui est euh, globale ou générale, puis une qui est plus spécifique, plus détaillée. اما المجمل فان هذه التسميه الالهيه قبل الاختلاف والافتراق الذي حدث في الامه الاسلاميه حيث كان المسلمون امه واحده دون الناس وفي هذه الحال لا يوجد باسم غير المسلمين او ما ثبت في الدين ولذلك عند عندما يعود المسلمون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أمة واحدة وجماعة واحدة تتساقط جميع المسميات التلقائيا ومن أثر على شيء منها فعندئذ يقال له تريد تفريق جماعة المسلمين أما والأمة طرائق قدد فلا بد من تمييز أهل الحق لمنهجهم non pas sa parole de donc il a répondu d'une façon générale en disant que cette appellation là de dire qu'on est musulman elle, est, elle était descendue dans le Coran à l'époque où il n'y de division entre les musulmans il n'y qui sont apparus dans la Ummah islamique. Parce que à l'époque, à l'époque du Sahaba, la Ummah était une seule Ummah, et ils étaient tous unis et les gens étaient tous un seul groupe. Donc il n'y avait pas d'autre raison de s'appeler par autre nom que l'islam. Okay Ou ce qui était établi fermement par les noms, tel, les noms qui sont mentionnés dans le Coran pour décrire les musulmans. Mais, lorsque les musulmans, bon, par la suite, il y a eu des divisions. C'est pour ça qu'il y a des noms qui sont apparus pour distinguer un groupe de l'autre. Mais le sheikh il dit mais si les musulmans reviennent, comme ils étaient, au temps du Prophète, sallam, redeviennent une seule Jamaa, un seul groupe, encore une fois, tous ces noms-là, on va les abandonner. On n'aura plus besoin de dire salafi, euh, Sunni, rien, parce que là, on, dans ce cas-là, on va être tous une seule, un seul groupe et une seule Jamaa, et donc on n'aura plus besoin d'utiliser aucun autre de ces noms-là. Et si quelqu'un... Décidait ou voulait continuer à utiliser un de ces noms-là, parmi les groupes des noms des sectes, différents sectes, on leur dirait à ce moment-là, vous voulez diviser les musulmans. Parce que vous amenez un nom différent qui n'est pas mentionné dans le Quran, là, dans la Sunna, alors qu'on est tous d'accord, on est tous unis. Une seule, il y en a un. Mais, tant que la Ummah reste en différents groupes, en différentes sectes, différentes tendances, eh ben, il faut qu'il y ait un groupe, euh, il faut qu'il y ait des noms pour distinguer les groupes et pour distinguer le groupe qui est sur la vérité, et ceux qui sont sur le mensonge et qui suivent leur passion. Donc ça c'est la façon globale ou générale pour répondre à cette Shubha, d'une façon, disons plus euh, générale. Là, il y a une réponse qui est plus détaillée à cette euh, Shubha, et elle est en plusieurs points. Premièrement, à euh, l'awwale, « Anna muslimin al-an ta'ni Quand on dit musulman, on parle déjà de la qibla, c'est-à-dire tous ceux qui se dirigent vers notre qibla, ils font partie des musulmans. Voilà. La seconde, « euh, sani, asani, qibla » jantase bo elayim kun lo ummah Tweede alle secten die zijn de ben alle secten die zijn deel van de moslimen, en ben alle secten de secten die zijn deel van de die en dans les hadiths d'iftiraq mutawatira donc le chef il dit que toutes les sectes de notre oumma sont toutes déviées du droit chemin excepté une seule comme c'est mentionné dans le hadith qui parle de la division de la Ummah et qui est mutawatir comme le hadith qui dit que 60, le, la, notre Ummah va se diviser en 73 sectes hein, comme les autres nations avant nous se sont divisées Les chrétiens se sont divisés en 71 sectes, les juifs en 72 et notre umma en 73. La, la question des sectes, c'est pas quelque chose qui est récent, qui est nouveau dans l'islam, ça existait même dans les religions, dans les messages des autres messagers qui sont venus avant, hein. aussi après il y a eu des sectes dans ces messages-là, donc notre umma aussi, et le prophète a dit qu'elles seront toutes dans l'enfer, excepté un. Un de ces groupes-là. Maintenant, pour les laïcs, hein, les laïcs, les gens qui appellent à la laïcité et à la séparation de la religion et de la politique et de l'économie ou des autres aspects de la dunia, eh ben, pour eux, ça, ça veut dire que, euh, ils n'acceptent pas ce hadiths-là. Ils n'acceptent pas ce hadiths-là et, pour eux, ils appellent toutes les, les sectes des musulmans, ils les appellent des minorités musulmanes. Et ils disent que toutes les minorités ont les mêmes droits et, qu'ils doivent eux aussi avoir la liberté de religion et de croyance et d'appeler à leur innovation et leur secte et d'avoir tout le même traitement que toutes les autres qui sont parmi les, les, les pays musulmans. Et donc, les, la, la, cette, cette attitude-là, ils n'utilisent pas seulement un, un, un, par rapport aux religions les unes envers les autres, comme le christianisme, l'islam le bouddhisme, le judaïsme, etc. Mais même parmi les sectes à l'intérieur d'une religion, ils agissent de cette façon-là. Et c'est une des méthodes pour essayer de détruire la religion. Parce que ils font qu'une secte se frappe par l'autre. Il faut que les religions se détruisent entre elles ou bien que les sectes se combattent les unes les autres. Et on vous dit, bon, on va les laisser se se tuer ou se frapper ou s'insulter ou se, euh, se combattre les uns les autres comme ça. Puis on va faire l'arbitre comme si pour empêcher que un euh, fasse du mal à l'autre. Puis à la fin, quand ils vont être euh, toutes euh, à force de se disputer comme ça, eh ben on va voir qu'à la fin les gens vont voir ils vont laisser tomber complètement euh, la religion parce qu'ils vont voir que c'est juste des débats ou des, des disputes de religion, et des trucs comme ça. Donc ça c'est une façon pour dire bon, on va les laisser se, se disputer entre eux puis nous, par là on va s'occuper d'autres choses, de, On va s'occuper de la politique puis de l'économie pendant ce que eux ils sont occupés à s'entre s'entre chamailler etc. Alors que le, à la base dans l'islam c'est interdit de se diviser, comme on a expliqué la dernière fois. C'est interdit de faire des groupes et des sectes et de disputer sur les questions de religion. Donc, c'est pour ça que cette notion-là de laïcité, elle est encore plus interdite dans l'islam, pour dire qu'on laisse la liberté à tous les jeunes Bidahar d'appeler à non. leur Bidahar et à leur innovation dans un pays musulman. Et il y a des groupes laïcs et euh, démocratiques ou autres qui appellent à la défense des minorités, soit disant des minorités, c'est-à-dire à la défense des Bidahar et des groupes de Bidahar dans les pays musulmans. Donc c'est une méthode qu'ils ont pour essayer de combattre l'islam de l'intérieur. Ensuite, euh, il dit comme quatrième point Ce groupe qui sera sauvé, qui va pas être, euh, qui va être sauvé de l'enfer parmi les 73, c'est le groupe qui a une caractéristique très, sp très spécifique et c'est-à-dire qu'il suit ce que le Prophète a suivi ainsi que ses compagnons. Hein Regardez par exemple, euh, il y avait une, une femme d'origine syrienne, c'est une psychiatre ça, puis c'est une féministe, et puis depuis quelque temps, là, elle, elle fait beaucoup d'apparitions dans les chaînes de télévision arabe et non arabe, Puis elle est vraiment virulente dans sa façon d'attaquer les musulmans et d'attaquer l'islam. Et, euh, et allez, parmi les choses que j'ai entendues d'elle, elle, elle critiquait le prophète alayhi wa sallam, en parlant des minorités justement euh, parmi les musulmans et en parlant des groupes de Bedar. Elle disait que parmi les erreurs du prophète, c'est d'avoir dit ce hadith-là. Elle critiquait le prophète sallallahu wa sallam d'avoir dit que la Umma va se diviser en 73 sectes. Elle dit comment Elle parle du prophète sallallahu wa sallam non en tant que prophète, en tant que messager d'Allah, qui parle avec une révélation divine, hein, comme Allah a dit, c'est une révélation. Donc elle, quand elle parle, elle met ça complètement de côté, c'est-à-dire elle considère pas que c'est Dieu qui lui révèle les paroles qu'il dit. Elle parle de lui comme si c'était un, un un être humain qui invente des choses, et qui dit ses propres opinions, et elle dit c'est une erreur qu'il a fait. Comment il a dit que la, les musulmans vont être divisés en 73 sectes Ça c'est c'est comme si elle disait c'est comme c'est irresponsable parce que ça va faire en sorte que la oumma va être divisée, puis là ils vont juste s'entretuer, Puis c'est comme il a acheté le, le malaise. Parmi les musulmans, sans amener de réponse, sans amener de solution, sans clarifier c'est quoi les règles et les lignes à suivre pour être sur le droit chemin. C'est comme si elle n'a pas lu le hadith au complet, c'est comme si elle n'a pas lu la fin du hadith lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé Ya Rasulallah, laquelle de ces groupes-là, laquelle de ces fêtes-là sera au paradis Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la réponse, il a donné le remède à cette division-là, il a clarifié, il a dit, c'est ceux qui suivent ma sunnah et la sunnah de mes compagnons après moi. Donc euh, cette femme qui a parlé a de cette façon-là, elle dit des choses vraiment absurdes, mais euh, c'est pour dire que, dans son ignorance, elle a critiqué le Prophète pour quelque chose, Et elle a dit qu'il n'a pas amené la, la réponse ou la, le remède, alors qu'en réalité, il l'a ramené. Il nous a clarifié le vrai groupe à suivre. C'est quoi leurs caractéristiques, C'est qu'ils doivent suivre l'exemple du prophète Sanselot et celle des compagnons. Et cette femme, elle s'appelle, euh... oui, c'est ça, c'est cette femme-là. On va faire sous le panne. Donc, euh... non, elle n'est pas de voisin. Non, non c'est une chienne enragée, hein, Cette femme, Allah Musta'a. Je ne sais pas, mais on... on... Si vous rentrez dans YouTube, vous, vous allez trouver. Ouais, Ouda Pepin, mais Ouda Pepin, elle c'est, euh, oui, mais Ouda c'est pas aussi, euh, c'est pas aussi euh, agressive dans sa façon, d'attaquer l'Islam. Parce qu'elle, cette femme, Wahda Sultan, elle est vraiment à l'extrême. féministe, oui. Oui, elle s'est Oui. ça c'est, ça c'est, ça c'est des femmes déviées. Voilà ouais. comme ça toi. Ça c'est des femmes qui ont dévié. comment ça des gens, Ça c'est ça c'est des femmes des hommes qui pensent de cette façon-là et qui attaquent l'islam comme ça. C'est, c'est uniquement les non-musulmans, les médias non-musulmans qui, euh, qui mettent les caméras devant ces gens-là pour justement semer de la polémique puis. Faire, faire croire aux, aux, aux, aux gens, que, à l'opinion publique, qu'il euh, y a des musulmans qui, qui sont modérés ou bien qui appellent à, à un islam vrai. Euh, puis ça, c'est un islam moderne ou modéré ou je sais pas quoi. Alors qu'en réalité, ces gens-là, dans leur, dans, leur dans leur façon de parler, tu vois tout de suite que c'est des gens qui ignorent totalement la réalité de l'islam. Et c'est des gens parmi les extrémistes parmi les laïcs et les égarés de, de, des musulmans. Personne ne les écoute Il n'y a pas aucun musulman qui connaît le minimum d'islam et qui se respecte, qui prend en considération et qui donne une importance à des gens de cette catégorie-là. Donc oh, oui, c'est ça. Exactement. Donc c'est des gens que les koufars mettent là devant la caméra pour essayer d'égarer les autres parmi les musulmans, pour essayer de les tromper, mais alhamdulillah, les musulmans savent que ces personnes-là sont pas des modèles à suivre des références dans l'islam. Donc on va continuer avec les autres points تحت كلمة المسلمين بمعناها الآن لا يميز بين الحق عن أهل الباطل لا يميز بين أهل الحق عن أهل الباطل لا يميز أهل الحق عن أهل الباطل مع أن التمييز أو مع أن تميز أهل الحق مراد شرعي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماهم الجماعة والغرباء وجعل من منهجهم هو, أمارات هو أماراتهم فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي ولذلك فتعطيل مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلال لشيخ الزيسا كما كده Entre le groupe sauvé et les groupes qui vont, être, qui vont périr dans l'enfer, hein, ou qui vont périr, sous le, le titre de musulman, si on veut réunir les groupes qui vont être, le groupe qui va être sauvé avec les autres groupes qui vont périr dans l'enfer, les 72 qui vont périr dans l'enfer, on veut les réunir sous le terme de musulman, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on veut. Qu'on ne veut plus distinguer entre les gens qui sont sur la vérité et les gens qui sont sur le, le, fauss la fausseté et le mensonge. Tandis que de distinguer entre les gens qui suivent la vérité et les autres est une chose qui est voulue selon la charia. Puisque le prophète, Ransallam, on a entendu qu'il a dit, que ça a été rapporté qu'il a dit, que les groupes qui vont être sauvés sont al jama'a, que ce sont les urabats, parce que ceux qui sont étrangers, Et que, ce, que parmi leurs caractéristiques et leurs voix, c'est qu'ils qu suivent ce que le prophète صلى alayhi wa sallam lui-même a suivi à son époque et ses compagnons. Donc, d'essayer de nier ça, cette distinction-là, c'est de contredire et d'annuler la, la volonté du prophète صلى alayhi wa sallam. Et donc, c'est un égarement. Sixièmement, لقد أدرك علماء السلف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم wa atlaqou shaykh de salaf ils ont compris la la volonté ou qu'est-ce que le prophète sallallahu wa a voulu lorsqu'il a parlé du groupe sauvé et lorsqu'il a parlé des gens qui sont sur la sunna et c'est pour ça qu'ils ont donné à ce groupe-là, au groupe sauvé des titres comme par exemple le groupe victorieux ou les gens qui sont sur le hadith ou qui suivent le hadith ahlul hadith ok et nous a qui a et à la Donc, qu'est-ce qu'il dit le chers Il dit, à travers tous les siècles, de, de, de, à travers les siècles de l'histoire islamique, personne n'est venu pour critiquer ou rejeter cette appellation. Hein et, et dire que, de dire salafis, ou dire qu'on est salafi, ou qu'on est sur le, le groupe sauvé, que c'était contraire à la sharia, ou que c'était contraire au fait qu'Allah nous ait appelé des musulmans. Donc, on, on voit tout de suite que s'il y a une, un consensus des savants du, du groupe sauvé et du groupe victorieux de nous appeler comme ça, donc ça prouve que c'est quelque chose d'acceptable. Sinon, il n'y aurait pas eu cette, ce consensus-là à travers les siècles parmi les hommes. Hein? Donc si on appelle le groupe sauvé et le groupe euh, victorieux, on les appelle par ces noms-là, et ce sont des noms légaux tirés de la charia, donc dans ce cas-là c'est légal de, les, de nous appeler comme ça. al annaha ala al al walakin هو منهج فهم الكتاب والسنه فهو عند الفرقة الناجية اتباع فهم الصحابة، وعند غيرهم اتباع بنيات الطريق، ولذلك لا يمكن أن يفهم أو أن يفهم السامع من رجل يقول عن نفسه أنا مسلم أنه على الكتاب والسنه بفهم سلف الامه بل سترد عليه جميع سترد عليه. Donc, euh, le point numéro 8, il dit que toutes les euh, sectes de cette Ummah prétendent suivre le Coran et la Sunnah, toutes les sectes. Elles disent toutes, nous on suit le Coran et la Sunnah. Même les chiites, disent, on suit le Coran et la Sunnah. Toutefois, qu'est-ce qui distingue entre ceux qui disent la vérité et ceux qui disent le mensonge parmi ces groupes-là C'est leur méthodologie de compréhension du Coran et de la Sunna. Donc, euh, pour pour les gens qui sont dans le groupe sauvé, la, la méthode de compréhension du Coran et de la Sunna est dans la compréhension des compagnons du Prophète sallallahu wa sallam. Tandis que pour les autres qui font pas partie de, du groupe sauvé, leur méthode de compréhension du Coran et de la Sunna n'est pas basée sur la compréhension des compagnons, mais sur la compréhension d'une personne parmi des êtres humains, parmi des musulmans qui, ont, qui sont venus par la suite et qui ont fait leur propre compréhension du Coran et de la Sunna. Hein et donc c'est pour ça que lorsque si quelqu'un par exemple, Euh, dit, moi je suis un musulman, tu peux pas comprendre, en, en, en entendant cette personne-là dire qu'il est musulman, tu, tu vas comprendre que, en, tout de suite, automatiquement, qu'il est sur la compréhension des salaf du Quran et de la Sunna. Donc, si, si la personne dit, moi je suis musulman, automatiquement, les, n'importe quel secte, ils vont dire, ok, tu es musulman, mais qu'est-ce que tu, Qu'est-ce que tu suis Comment tu comprends le Coran et la Sunna Comme par exemple, il y a des gens aujourd'hui, bon, nous on, suit, on dit qu'il faut suivre le Coran et la Sunna Les chiites ils disent qu'il faut suivre le Coran et la Sunna les, les, les Soufis ils disent qu'il faut suivre le Coran et la Sunna Toutes les sectes disent ça, d'accord Donc si quelqu'un arrive, dit moi je suis musulman okay. les, les Soufis vont dire, ok, tu dis que tu es musulman, mais quelle sorte de musulman tu es Et les shith, ils vont dire ok tu es musulman, mais quel sort de musulman tu es, dans le sens que ils vont pas accepter de quelqu'un qu'ils dise seulement je suis musulman, hein? parce que pour être un vrai musulman c'est de suivre leur compréhension de l'islam, ils vont pas accepter que tu dises juste que tu es musulman, hein? donc c'est dans ce sens-là, alhamdulillah, donc c'est pour ça que c'est pas suffisant juste de dire ça, mais il faut rajouter qu'on suit selon la compréhension des salafs. Neuvièmement. لما كان خير الكلام ما قل ودل فإن المسلم الذي على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصحابة ومن تبعهم وهو السلف وقد مضى في الباب الأول أدلة الأدلة أو أدلة على استعمال أهل العلم السلفية كمصطلح للدلالة, للدلالة Ala <truits de> la hij al het en de zeker. Dan de Is de minste possible mais qui est le plus clair possible, comme on dit à je wat wat wat wat wat wat qui wat wat wat wat wat wat wat Au lieu de répondre à quelqu'un, si quelqu'un te demande est-ce que euh, c'est quoi ta, quelle sorte de musulman tu es, au lieu de lui répondre au complet comme tu dis je suis un musulman qui suit le Coran et la Sunna selon la compréhension des compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans des trois premiers siècles de l'islam, au lieu de lui répondre une longue phrase comme ça, tu peux le raccourcir, le résumer en disant je suis salafi, et ça, ça implique et ça signifie la même chose que cette longue phrase que tu viens de répéter, donc au lieu de répéter à chaque fois une phrase qui prend euh, plusieurs secondes à répéter à chaque fois, ben tu raccourcis ça en disant salafi, ou la darwa Salafi ou le manage des salaf, et ça, ça clarifie automatiquement ta position. في العاشر أن الاستعمال القرآني والسني لكلمة لكلمة المسلمين هو للصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولما كانت هذه الكلمة ما تؤتناعناها المراد منها في كلام الله ورسوله فينبغي على على المصر عليها ان يصرح بمنهجه عند كل سؤال انه مسلم على الكتاب والسنه بفهم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ سيجد من يقول له هذا التفصيل يفرق المسلمين la phrase même si tu leur dis pas que salafi, il y en a qui veulent pas dire moi je suis salafi, ils veulent pas dire qu'ils sont salafis ils sont d'accord avec le principe qu'il faut suivre le coran et la Sunna selon la compréhension des salaf de cette umma ça enfin, ils sont d'accord ils disent oui oui ça c'est vrai mais je veux pas dire que je suis salafi parce que ça fait diviser les musulmans ça, ça c'est une excuse qu'ils ont comme on l'a dit tout à l'heure toutefois Euh, le dit que même quand tu donnes cette explication complète de la signification de la darma salafi, hein, et que tu ne veux pas dire salafi, même à ce moment-là, ils vont te dire quand même que tu divises les musulmans. Ce n'est pas parce que tu le dis plus, une phrase plus longue que ça va pas diviser les musulmans, parce qu'ils sont pas d'accord avec ce principe-là, en partant y aller. Et euh, ensuite, comme point numéro 11, ان هذا التفريق الذي يراد منه ذم السلفيه ودعاتها تفريق شرعي لان محمدا فرق بين الناس والقران هو الفرقان بين الحق والباطل واهل السنه والجماعه فرق بين فرقه النجاة وفرق الغوايه وكذلك السلفيه فرق بين Menhadji al wa menhadji al-baatil wa Donc il dit que, onzième, il yani, y en a qui, euh, yani, qui disent que, qui utilisent ça, comme qui dis ça, pour blâmer la da'wah salafia, et blâmer les gens qui suivent cette da'wa, ils essaient de blâmer. Euh, cette darwa et les gens qui appellent à cette darwa avec l'idée qu'ils veulent diviser ou qu'ils divisent la Ummah, toutefois il dit que ça c'est pas un darwa en, en lui-même, puisque le Prophète, lorsqu'il est venu avec l'Islam, il a divisé entre les gens, hein, quand il a appelé à l'Islam les, les gens de Quraysh, se sont divisés à son sujet, il y en a qui ont cru en lui et il y en a qui ont rejeté sa, sa, sa darwa par la suite, donc Il a, il, a fait, il a fait en sorte, c'est-à-dire, il a fait que le, le résultat à la fin, c'est que il y a des gens qui sont divisés à cause de l'islam, à cause de leur foi en l'islam. Certains ont accepté, d'autres ont rejeté la darwa. Donc ça veut dire que l'islam est venu en même temps pour unir les gens sur la vérité, mais ça, ça crée de la division des fois. Et ça, c'est pas une division qui est blâmable, diviser les gens qui sont sur la vérité des gens qui sont dans l'égarement, c'est quelque chose qui est voulu par la charia, et c'est ça, même le Coran est appelé Al-Furqan, on appelle le Coran Al-Furqan, pourquoi Parce il distingue entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, et donc quand on dit Ahlul Jama'ah, eh bien on voit que ça distingue entre les gens qui sont euh, sur la vérité et ceux qui sont dans l'égarement, et la même chose pour la darwa fille. Hein, il y en a qui disent, non, moi je dis Ahl Sunna wal Jama'a, je ne veux pas dire Salafi. Alors que ça veut dire la même chose. Mais la raison pourquoi ils veulent utiliser ce terme Ahl sunnah wal Jama'a, c'est parce qu'il y a des gens de Medra qui disent aussi qu'ils sont Ahl sunnah wal Jama'a. Comme par exemple, les soufis disent Ahl Sunna wal Jama'a. Et les Khawarij, parfois ils disent Ahl Sunna wal Jama'a. Et parfois aussi les... Euh, comment ils s'appellent les et les, les, les Maturidia, ils disent que ce sont eux Ahl-Sunnah al-jama'a. Donc quand tu dis Ahl-Sunnah al-jama'a, il y a plein de gens de bédah qui vont dire oui nous on en fait partie, alors qu'en réalité ils n'en font même pas partie. Les Soufis ne sont pas des Sunnis, ce n'est pas, pas juste les Shiites qui ne sont pas Sunnites. Il y, qui, il y en a qui pensent que seulement les Shiites sont en dehors de la Sunna. Non Même les autres sectes de Bédah et les autres groupes de Bédah qui ne sont pas chiites, eux aussi ne sont pas sunnites. ne font pas partie des sunnis. Donc, quand quelqu'un dit moi je suis sunni, ça veut dire quoi Un sunni, un vrai sunni. Ça veut dire quelqu'un qui est écarté, qui s'éloigne de toutes les formes de Bédah, que ce soit dans les croyances ou dans les pratiques de l'islam. Ce n'est pas juste les chiites les chiites, c'est une parmi les sectes de Bédard, mais tous les autres groupes de Bédard, même qui ne sont pas chiites, eux aussi ne sont pas sunnites, ne sont pas considérés comme étant des sunnites, parce qu'ils acceptent, et ils défendent, et ils appellent les musulmans à suivre des Bédard dans les croyances et dans la pratique de l'islam, d'accord Exactement, comme euh, Abou Bakr, euh, comment s'appelait, Abou Bakr ibn Ayyash, hein On lui a demandé, Ya Abba Bakr, men le sunni. C'est qui le sunni? Il a dit, men euh, is a zakirat عندhu al-ahwa, lam yata'sab, ou lam yarbab ni shayin minha. C'est-à-dire, c'est le, le sunni, le vrai sunni, c'est celui que lorsqu'on critique devant lui les bédas, et les passions, les groupes, et les sectes, il ne se fâche pour aucune d'entre elles. He, quelqu'un qui est soufi, Tu vas critiquer le soufisme devant lui, il va se fâcher. Quelqu'un qui est irwan, tu vas critiquer les irwan devant lui, il va se fâcher. Quelqu'un qui euh, est Khari dit tu critiques les khawarij devant lui, il va se fâcher. Tandis que, exact, si tu es un mourir parmi les soufis ou bien tidjan, il n'importe quoi, tu critiques Ahmed Tidjan devant lui, tu montres ses erreurs, ou tu montres les erreurs d'Ahmed Bamba, ou tu montres les erreurs de Al-Banna, Où tu montres les erreurs de euh, Youssef al qardawi oui, ou les erreurs de quelqu'un d'autre parmi ces gens-là qui ont des déviations, eh bien ils se fâchent. Hein Ils se fâchent. Donc, ça c'est un signe des gens de Bouddha qui ne sont pas des sunnis. Ils ne sont pas pour la sunnah. Parce que le sunnis, il se fâche uniquement pour la sunnah. Le sunnis, ils se fâche uniquement pour la sunnah. Quand on a opposé la Sunna ou qu'on a contredit la Sunna, on se fâche pour la Sunna, Mais il ne se fâche pas pour les vidar. C'est-à-dire si on critique la vidar devant lui, il ne se fâche pas. Mais si on critique la Sunna, là, il se fâche. D'accord Ça, c'est ce qui distingue les gens de vidar des gens de la Sunna. Donc, euh, ça, c'est un exemple. Et on va terminer aujourd'hui. Ah oui, il y a aussi les, les, les gens, par exemple, qui ont amené... Euh, l'idée que la darothalatia c'est un mouvement moderne qui est apparu dans le 20ème siècle en fait se trouve souvent ça dans les recherches des, des orientalistes les islamologues occidentaux puis certains même qui sont euh, musulmans parfois parmi ces islamologues musulmans qui disent par exemple Ah, le mouvement salafiste, c'est un mouvement d'inspiration euh, moderne, un mouvement du, du temps moderne, qui a été fondé par Jamaluddin al avrani et Mohamed Abdou en Égypte au, dans, dans la fin du XIXe siècle ou du, non du XXe siècle, au début du XXe siècle. Et en réalité, euh, la danse salafiste n'a rien à voir avec Jamaluddin al avrani ou Mohamed Abdou. Ok En fait, il y a même un notables euh, soufi ash'ari s'appelle Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouti et c'est un Syrien très connu, il passe souvent pas à la télé. En tout cas, ce gars-là, c'est un Soufi et il est de la secte des Asha'ira, Donc il défend toujours les Soufis et les Asha'ira. Il écrit un livre euh, qu'il qui a intitulé As-Salafiyya. Okay, et puis dans son livre, il critique la Salafiyya, il attaque la, la, la, la Dharma Salafiyya et il prétend que. Les salafs n'avaient pas une voie en particulier qu'ils suivaient. D'accord? Et que c'est pas obligatoire de suivre la voie des salafs. D'accord? Et dans son livre, qu'est-ce qu'il fait? Il défend toutes les bid'a des soufis et des hacha'ara. Et pour lui, la vérité, c'est de suivre l'exemple des soufis et des hacha'ara. C'est ça pour lui, l'islam. Étant donné que lui, il suit ces gens-là, qu'on appelle, parce que souvent on met par opposition les salafs, les prédécesseurs, aux khalafs, ceux qui sont venus après. Les salaf c'est ceux qui sont venus avant, euh, avant puis les khalafs c'est ceux qui sont venus après, ils mettent, on, donc on met souvent les, les, par opposition les salaf et les khalafs. Donc comment il pourrait justifier ou valider la, la, la, le fait de suivre les salaf alors que lui-même, la, la, la base de sa compréhension de la religion vient des khalafs. Hein Ça, ces fondements ont été établis 320 ans, Minimum 300 ans après la mort du prophète ou après les Hijra du prophète sallallahu alayhi wa Donc c'est normal que pour lui, les salafs ne sont pas une référence, parce que sa référence est venue 300 ans après. Alors que pour nous, on dit non, c'est l'exemple qu'on a à suivre, c'est le Qur'an et la Sunnah, et l'exemple des sahaba, comme le prophète sallallahu alayhi wa a dit, accrochez-vous à ma sunnah, suivez ma sunnah, et la sunnah de mes compagnons qui seront bien guidés. Hein Donc alhamdulillah Donc Jamaluddin al abrani c'était un chiite d'origine iranienne qui se, qui se faisait appeler al abrani pour camoufler son origine, chiite, et qu'est-ce qu'il a fait il, est, il, était, il, est, il a été très actif dans euh, le début du 20 siècle. Euh, soi-disant des propagandes anti-colonialistes à l'époque, mais c'était pour camoufler en même temps son, son rôle euh, en dessous, par un souligné qu'il qu utilisait pour essayer de ramener toutes sortes d'innovations, toutes sortes de euh, faussetés dans, dans, dans l'islam. Par exemple, son côté à dans le sens qu'il essaie d'interpréter le Qur'an et la Sunna selon sa raison, sans retourner au tafsir, sans retourner au Coran de la Sunna et aux explications des ulama, euh, du fait qu'aussi il faisait partie des des francs-maçons, c'est prouvé même, on a les documents qui montrent que cette personne-là était entrée dans les, entrée dans les loges franc-maçonniques, certains disent même qu'il ne faisait même pas la prière, ni lui ni Mohamed Abdou, et il a Mohamed Abdou qui était son élève, a été choisi ou désigné par le, les occupants colonis, colonisateurs anglais de l'époque en Égypte, ils l'ont désigné comme étant le mufti et ils l'ont mis à la tête de l'Azhar durant l'occupation anglaise. Donc ça veut dire que euh, c'était euh, c'est les Anglais qui l'ont mis à cette position-là et durant le temps qu'il était mufti à, à cette époque-là, il a fait une série de fatwas qui ont qui ont ouvert la porte à beaucoup de des grandes et des déviations dans le monde musulman, comme par exemple le fait, fait d'avoir de, fait des fatwas pour permettre aux musulmans de porter des vêtements occidentaux, puis beaucoup d'autres choses de ce genre. Donc, euh, leur mouvement n'était pas du tout salafi, hein, il était plutôt euh, akhlali, et ça n'avait rien à voir avec le principe des ulama salafiïdes depuis l'époque des Sahaba jusqu'à la fin. Une chose par contre, c'est qu'ils ont combattu le fait de suivre le Madhab d'une façon aveugle, de suivre aveuglément les, les madhahim. Et à cause de ça, les, les gens ont essayé de faire une association ou un lien entre leur Darwa et la Darwa Salafia, alors qu'en réalité, en dehors de ça, ils n'ont rien à voir avec la Darwa des Salafis. Leur dawa n'a rien à voir avec la Darwa des Salafis. Donc ça, c'est une erreur de la part de ces euh, soi-disant islamologues d'essayer de créer des, des liens là où il n'y en a pas entre nous et ce, ce genre d'individu. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite oh, Ok, on va lire euh, une autre fatwa maintenant, celle du Cheikh Saleh al-Fawzal sur le sujet de la Darwa Salafia, et Cheikh Saleh al-Fawzal c'est un des ulama salafistes de notre époque. Qui a réfuté euh, beaucoup des chevouhades des jeunes au sujet de la Dharma Salafiyya. En particulier, celles que, qui sont jetées par les Saurouri en Arabie Saoudite. Vous savez, c'est le mouvement saoudien ou la version saoudienne du mouvement des frères musulmans, des euh, Irwanes musulmans, version saoudienne. Ok Donc, Cheikh euh, les a refutés à ce sujet-là. Dus, Cheikh, on, uh, on a posé la question, «Yazumu baadu Nas anna salafia t'uartabaru jamaatan mina al jamaat, al Amila al al que la salafia, c'est groupe, un groupe parmi les groupes qui sont actifs là, sur le terrain actuellement, dans le monde musulman, euh, comme les autres groupes, comme s'il n'y a pas de différence entre ce groupe-là que les autres. C'est un groupe parmi d'autres. Donc, qu qu'est-ce vous, comment vous analysez euh, ce, cette idée-là, ou cette pensée-là de la part de ces gens-là Cheikh, il a répondu, il a dit, « jama'at salafia, il a la jama'at al al-haq. وهي التي يجب الانتماء إليها والعمل معها والانتساب إليها وما عداها من الجماعات يجب أن لا تعتبر من جماعة الدعوة لأنها مخالفة كيف نتبع فرقة مخالفة لجماعة أهل السنة وهدي الثلف الصالح Regardez sa réponse, comment il répond d'une façon claire et directe et sans ambiguïté. Il dit, la Djamaha, c'est c'est la Djamaha qui, qui est sur le, la vérité. C'est le groupe qui est sur la vérité. Et c'est elle que nous devons tous obligatoirement, c'est à elle que nous devons tous appartenir obligatoirement et c'est avec elle que nous devons tous travailler et nous y euh, associer. Ça comme appartenir à ce groupe-là. Et tous les autres groupes, en dehors de cette Jama'at-là, en dehors de la salatia, on ne doit pas, on n'a pas le droit de les considérer comme faisant partie des groupes qui appellent à l'islam, parce qu'elles sont en contradiction avec l'islam. Euh, comment on pourrait suivre un groupe qui contredit le groupe de, le sunnah Et la guidance des salafs salih. Donc il pose une question. Comment on pourrait suivre des gens qui sont des et dire que ce sont des groupes qu'on peut suivre <métitôt> Celui qui a contredit la foi des salafs, la groupe des salafis, le groupe salafi, et qui Euh, et qui s'oppose à la voix du Prophète, et qui. et qui. et qui. bien celui-là, celui qui s'est opposé à, ce, à, à la salafia et à la voix du Prophète, et bien il s'est opposé à ce que suivait le Prophète, ainsi que ses compagnons. فقول القائل ان الجماعه السلفيه واحده من الجماعه الاسلاميه هذا غلط الجماعه السلفيه هي الجماعه الوحيده التي يجب اتباعها والسير على منهجها والانضمام اليها والجهاد معها وما عداها فانه لا يجوز للمسلم ان ينضم اليه لأنه مخالف الشيخ الزيدو qui dit ou qui prétend que La Jama'a Salafiyya, c'est un groupe parmi d'autres groupes islamiques, c'est une erreur. Car la Jama'a Salafiyya, c'est se le seul groupe qu'il est, qui est obligatoire de suivre. Et c'est la seule voie que nous sommes obligés de marcher dessus. Et c'est le seul groupe auquel nous sommes obligés d'appartenir et de, de lutter avec, avec ce groupe-là. Et tous les autres groupes, en dehors de ce groupe-là, c'est interdit aux musulmans de s'y associer et de travailler avec elles, ou avec eux, les, les autres groupes qui s'opposent à cette voie. فهل يرضى ينضم Un, un être humain, une personne, va être satisfait d'appartenir à ceux qui s'opposent à la voie des salafs. Un musulman ne peut pas être satisfait d'une chose pareille. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Suivez la sunnah, et la sunnah de mes successeurs bien guidés après moi. Donc, il dit à Paul, sallallahu alayhi wa sallam donc il dit le professeur a dit le sujet du groupe sauvé que c'est ceux qui qui ce que je suis moi-même aujourd'hui est-ce que quelqu'un veut être sauvé sans suivre le chemin qui nous amène Au salut, C'est un poème, c'est un vers de poésie qui dit, euh, pour être sauvé, tu peux pas être sauvé, ou tu, es, tu souhaites être sauvé, mais tu veux pas suivre le chemin qui t'amène au salut. Le, le, le, le bateau ne peut pas euh, voguer sur euh, Sur le. C'est-à-dire, quand il n'y a pas d'eau sur le sable. C'est comme c'est qu'est-ce qui est sèche. Donc, tu ne peux pas prendre un bateau s'il n'y a pas d'eau. Et bien, c'est la même chose. Pour trouver la vérité, tu dois suivre le chemin qui mène à la vérité. Ensuite, il y a une dernière fatwa à ce sujet-là. Est-ce que, on a posé la question au chef Saleh Al-Fonzel euh, encore une fois, est-ce que la salafie c'est un parti parmi d'autres partis Et est-ce que le fait de s'y associer c'est quelque chose de blâmable Est-ce que c'est blâmable de dire qu'on est salafi Le chef il répond, il dit, la salafiya il y a الفرقه الناجيه, وهم اهل السنة والجماعه, les états حزبًا من الاحزاب, التي تسمى احزابًا وإنما هم جماعة, جماعة على السنة والدين قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وقال صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي فالسلفية طائفة على مذهب السلف وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي ليست حزبا من الأحزاب العصريه الآن وإنما هي جماعة قديمة أثرية من أهد الرسول صلى الله عليه وسلم متوالفة Donc, il dit que la salafiyya, c'est le groupe sauvé. Et ce sont eux qui sont les gens de la sunnah et de la Jama'a, Et ce n'est pas un parti parmi les autres parties qu'on appelle des partis. Mais ce sont les gens qui sont réunis. Sur la Sunnah et la religion. Comme le Prophète صلى الله عليه a dit, il y aura toujours une portion de ma qui sera sur la vérité et qui seront victorieux sur la vérité. Et ceux qui, qui les abandonnent ou qui s'opposent à eux ne, leur, ne pourront pas leur nuire. Et dans un autre hadith, le Prophète sallallahu الله عليه a dit que sa Ummah serait divisée en 73 sectes et qu'elle serait tout en enfer excepté un et on lui demanda lequel est le Rasulallah, et il a dit c'est celui qui suit ma sunnah ou qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que ce que suivent mes compagnons. Euh, et il dit que la salafia c'est euh, le groupe qui est sur la voie des salafs et qui suivent ce que le prophète Mohammed a suivi ainsi que ses compagnons, et ce n'est pas un parti parmi les groupes actuels qui sont contemporains, euh, c'est uniquement Un, un groupe qui est ancien et qui suit les traces depuis l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'est fait hériter de génération en génération et qui continue et qui restera toujours sur la vérité jusqu'au temps où l'heure du jugement va arriver, comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith. Donc, ça c'est très important de comprendre ça, euh, pour bien comprendre la situation lorsqu'on parle de la Dawah salafia, ok, et puis euh, on va s'arrêter donc ici, on a lu les fatwas qui se rapportaient à ce sujet-là, on a clarifié certains des shubuchats. euh il y a aussi un, un, un cheikh, un des, qui a écrit un livre, qui s'appelle Irshadul Bariyah ila shar'iyyatin al-tisabin al-salafiyah wadahdi al-shubahin al-bid'iyah, c'est écrit par Abu Hassan ibn Qasim al-Hassani al-Zaymi al-Salafi, et la production de ce livre-là est par le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadiri, et il dit, donc dans ce livre-là, il parle, le titre ça veut dire euh, qu'est-ce permis de se dire Salafi, et la réponse aux Shubuhat des gens qui de de dire qu'on n'a pas le droit de dire qu'on est salafi, et il a répondu à un nombre de, en fait il a répondu à plusieurs shubuhat c'est 16 shubhahs, 16 différentes objections que les gens ont rapportées au sujet de, des salafis puis de leur da'wah, la da'wah des salafs. Parmi les shubuhat Juste pour donner les, les, les titres de ces choubhats, là, sûrement, vous, vous en avez entendu déjà. La première choubha, c'est de dire qu'ils sont durs. Les escalafis sont durs. Ça, c'est une première choubha. Deuxième choubha, c'est de dire qu'ils sont un groupe. OK de Dire qu'ils sont un groupe. Comme si nous, on critique les groupes, nous-mêmes, on est un groupe, c'est ça qu'il prétend Yannick, toutefois Yannick, le Cheikh, il a répondu à ça en disant, nous, on n'est pas un groupe comme les autres, on suit l'exemple du Prophète, sal -sallam. on n'a pas un Amir auquel on a donné un serment d'allégeance, qu'on obéit dans tout, et au, autour duquel on, on s'allie et qu'on aime et qu'on déteste en dehors de l'Islam. C'est-à-dire C'est pas comme si on a une allégeance à un chef ou à un guide spirituel, ou à un guide politique ou autre, et qu'on lui donne notre allégeance, puis que ceux qui sont pas avec nous, on les aime pas, puis ceux qui sont avec nous, on les aime sur des principes qui sont en dehors du Coran et de la Sunnah. Donc nous, on n'a pas ces genres d'allégeance-là. Si on a une allégeance, c'est une allégeance au dirigeant officiel d'un pays musulman, comme l'Islam nous demande et on aime pour Allah et on déteste pour Allah, selon le Coran et selon la Sunna, et on appelle au Tawhid et au principe de fondement de l'Islam et à la Sunna. Il n'y a pas d'autre principe tiré ou qui sort de l'esprit ou de l'intelligence ou de, de, de l'imagination d'un être humain. C'est uniquement ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et dans la compréhension des Salas qu'on suit. Donc dans ce sens-là, on n'est pas un groupe comparable aux autres et on n'a pas ce genre d'allégeance-là. Aussi. Euh, la choubha qu'ils ont, qu'on insulte les ulama. Euh, ça C'est la troisième choubha, parce qu'on critique les moujabdida. Eux, ils considèrent ça comme une insulte des olamas, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Euh, quatrièmement, ils disent que on ne s'occupe pas des affaires qui se passent dans le monde musulman, politique, économique ou autre. Ça aussi, c'est un autre mensonge de leur part. Ils disent que. Les ulamas de Ahlul Sunnah ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde. Connaître la réalité de qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. Euh, sixièmement, ils disent que on travaille pour les ennemis d'Allah. On est des agents pour les ennemis de l'islam. Ça, c'est un autre de leurs accusations. Ils prétendent aussi qu'on divise les musulmans. Ils disent aussi qu'on est des mourdiyas. Qu'on est des murgias. Murgias, ça veut dire, euh, en fait, les murgias, c'est une secte qui dit que la foi, c'est juste dans le cœur, pas dans les actions. Puis que, puis que la foi de tout le monde est la même. Il n'y a pas de différence dans une personne qui fait plus de, de qui est plus pieuse ou qui fait plus de, de bonnes choses et pas et pas, pas plus de foi qu'une personne qui fait des péchés. Tu vois des choses comme ça. On enfin, sait, bien entendu, se battre et il a réfuté ça en détail. Euh, ils disent aussi qu'on divise la religion et l'État, ils disent aussi que euh, qu'on travaille juste dans la mosquée, en dehors de la mosquée on ne fait pas d'activité euh, pour le dawa ou pour l'islam. Euh, ils disent aussi qu'on laisse les ennemis de l'islam, on ne parle pas des ennemis de l'islam puis on fait juste le dawa aux musulmans ou des choses comme ça. Ils disent qu'on fait le taxi des musulmans, Ils disent que, on, ils disent qu'on aide le terroriste, hein, parce qu'il y a ceux qui prétendent qu'ils sont salafis alors qu'ils font takfir et qu'ils tuent des musulmans alors qu'ils sont même pas salafis. Il y a aussi le point qu'ils disent qu'on n'est on pas juste, qu'on n'est pas honnête, et il y a ceux qui disent que de dire qu'on est salafis c'est une bédar, comme on a dit, comme on a montré que c'était faux ça tout à l'heure. Donc ça, c'est des Shubuhat qu'ils ont amenés, euh, qu'il a amené euh, le chef, et il les a réfutés en détail. Euh, c'est un livre de environ euh, 200, 220 pages, ouais, 220 pages, 224 pages, et euh, à la fin, il y a une comparaison des tro de trois, euh, en fait, de la la Salafiya et de deux, groupes, de deux autres groupes, comme Tablir et Ikhwan. Il a mentionné onze points, puis la a fait comparaison comme avec un tableau entre la Darwah et celui des Ikhwan et des euh, Tablir sur chacun des points. La semaine prochaine, on va, on va lire ça avant de commencer, Inch'Allah notre analyse de la, le groupe de Jamaat Tablir. Puis, euh, pour avoir une meilleure idée, euh, résumée de, des distinctions qu'il y a entre la da'wa salafia et la da'wa de ces gens-là, puis euh, l'autre euh, djama'a dont on va parler plus tard, peut-être dans trois deux, deux autres cours, ça va être euh, Inch'Allah sur les Ikhwan musulmans puis on va ramener des textes autres que les fatwas qui sont mentionnés là-dedans pour ramener plus de détails Inch'Allah. Donc on va s'arrêter. là sur ouais. on, va faire, on va lire les fatwas sur l'établir, après on va lire les fatwas sur les croix, puis euh, on va amener des explications là-dessus, inchallah Ok Donc,